Again, again, <inaudible> Babylon fire, Babylon,、yeah. Babylon fire, Babylon, Babylon fire,、hey、Babylon, Babylon fire, Babylon, Babylon. Mais enfants meurent, Maman s enfants e e u r n t m m a p l e u r e enfant s assassiné, les dirigeants, sauf que Ils font toujours couler le sang. Entre le pouvoir et le peuple, y a aucune égalité. Ils exploitent les enfants et ne pensent qu'à leur argent. Après des années de dictature, l'Afrique réclame le changement.、Bon, nous ne voulons plus d'assassins à la tête de nos gouvernements. Et, et Babylone qui nous vend des armes pour qu'on puisse s'entretuer. Comment voulez-vous que la foule puisse u jour vivre en paix Avec tous ces braconniers qui viennent toujours pour piller. Quatre chansons d'esclavage, croyez-moi, on n'a pas oublié. Job Job a su pour Thomas Sankara, assassiné. Babylone Fire, Babylone Babylon, Fire. Quitté. Comment tu r é u s s u de voir tes parents m a n i p u l e r ta femme utilisée? Comment pouvais-tu te balader dans ce n i d pendant l'hiver? La, la faux chère arrache ta chair, ça coûte cher. Dans des p r i s o n t s on trouve des innocents. Ils sont, raison, ils sont là depuis deux ans sans revoir leur maison. Al Allah m'appelle lors de la prière du coeur. Car ce p e r d se p o u s s a n t les amis. Allah m'habillant quand vous poussez, griffé fourreau. C'est bien pour d a n zé, comme pour m'en m e c e une autre nez, mec. J'ai nuit à la mec. b ビロンファイアーバンバビロ e ファイ b ーバンバビロンファイアーバンバビロンファイアーバンバビロンファ e アーバンバビロンファイアーバンバビロンファイアーバンバビロ モうな Oui. Hey, original Jawaz, on appelle original Peter. Original ça sur l'a v on l'a vu, on l'a v e on l'a vu, o l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, o l'a on l'a v on l'a v n l'a vu, on l'a vu, o r l'a v on l'a v n l'a l'a vu, o l'a vu, o l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a n l'a on l'a u on l'a u on l'a v a vu, on l'a v o i n t e n o i r e h Ey, q u i z a q u i z a Nanzilla Tanzanbi, m e q u i z a Horrigina Jawas, Kenahim, b a m e q u i z a q u i z a Bet Pisanamabo, k o m e q u i z a Nanzilla Tanzanbi, Bet k u e e n d a m e q u i z a q u i z a Horrigina Jawas, m e q u i z a h o r i g i n a l Peter k e n a i i m b a m e q u i z a q u i z a Bet Pisanamabo, k o m e q u i z a Original o n l o v e and the Red. オリ a ナルジャワーズ、ピト t ンアコゾンザ、オ z ジナルジャワー e ピトケンアコゾ o ザ、a リジナルジャワー a オリジ a ルジャワーズ、オリジナルジャワーズ、e リジナルジャワーズ、オリジナル m ャワーズ、オリジナルジャワー a オリジナルジャワー p g リ f ナルジャワーズ、オリジナル i ャワー n オリ o ナ e ジャワーズ、オリジナルジナルジナ s ジ e ルジナルジナルジナルジナルジナルジナル r ナル r ナルジナルジナル a ナルジナルジナルジナルジナルジナルジナルジナルジナ c ジナルジナルジナルジナルジナルジ e ルジ Sachez qu'on est là pour représenter, parce que toutes les cultures sont nos cultures. Et on doit prendre les uns des autres pour aller de l'avant. Parce que la Bible nous dit Aimez-vous les uns les autres, aimons-nous.、Hey, ce qui va faire qu'on évolue, c'est l'union. L'union des, des Congolais. Et quand on dit l'union des Congolais, c'est l'union internationale. Les Blancs, les Noirs, les Chinois, les Métis, nous tous, nous sommes de Dieu. Et nous voulons l'évolution. Comme Bob Vanille l'a dit. One love, one heart, let's get together and feel alright. Il y a la nature, il y a le Zion, il y a tout. Ce qu'on veut, c'est le One love. C'est le One love qui va nous sauver. Le One love, l'amour de Dieu. Il faut savoir, le reggae au Congo, c'est en train d'évoluer petit à petit. Ce qui nous manque ici, c'est l'unité et puis des sponsors. Parce qu'ici, il n'y a pas de sponsor. Pourquoi Parce que quand on évolue, on veut parler de, de reggae, on veut parler de réalité. Parce que dans le reggae, c'est une, une musique qui parle des réalités. Donc il n'y a personne qui nous soutient. On n'a pas de sponsor, on n'a rien. Tout ce qu'on fait, on fait avec notre propre argent. Mais on a besoin des sponsors reggae qui veulent nous sponsoriser pour qu'on puisse parler des problèmes de la population.